Comment était ton voyage, Marianne Mon gestionnaire ne m'a pas autorisé à voyager en première classe. Quelle était la raison de son refus Il fallait que je me conforme à l'article 4.2 sur les voyages. Et qu'est-ce que cet article stipule Selon cet article, les voyages par avion se font en classe économique. Le voyage en première classe n'est autorisé que dans des cas exceptionnels ou si cela est inévitable. Ta maladie n'est pas un cas exceptionnel ou inévitable Il semble que non. Dat même ook stipule aussi qu'on doit utiliser dat la classe kans het durant les voyages de longue durée. Puff, ils exagèrent, Is het zo dat in de